Vous nous captez depuis Bujumbura. Bonjour et bienvenue à cette grande édition, dont voici d'abord la charpente. Le parti Uprona veut que les noms des nouveaux membres de la CENI ressortissent d'un consensus de tous les partis politiques. Et pour le MRC, il faut d'abord attendre la fin des pourparlers extérieurs. Les 16 candidates au titre de Miss Burundi ont jeté l'éponge de cette compétition. Elles disent qu'il n'y a pas de transparence pour ce qui est de l'organisation de cet événement et Burundi 20, qui organise cette compétition, indique que cet événement est reporté pour une date non encore connue. Demain commence à Bujumbura le conseil sectoriel des ministres en charge de l'EAC. Entre autres points, à l'ordre du jour, ces ministres vont se pencher sur la mise en œuvre du marché commun. La mise en onde est assurée par Benoît Modichonzi Bienvenue encore. Commençons par la politique pour débuter ce journal, le parti Uprona dit avoir appris que la période de la Commission électorale nationale indépendante a été prolongée encore une fois de trois mois jusqu'au mois d'août prochain. Selon le secrétaire général de ce parti, la CENI est toujours dans les limites de la loi. Olivier Nourounzidz ajoute que son parti n'est pas encore consulté pour une nouvelle équipe de la CENI. Il a été joint au téléphone par Placide nio -Mongueré savons que la CENI avait terminé son mandat et qu'au niveau du gouvernement, on avait prolongé le mandat de six mois. Mais après les élections référendaires, le gouvernement a donné la CENI d'après notre information de trois mois. Ça reste encore un mois. Je pense que la CENI est toujours dans les limites de la loi. C'est-à-dire que l'IPRONA avait un autre décret accordant une prolongation de trois mois à la CENI. Effectivement, à ma connaissance, je connais qu'on a déjà donné à la CENI une autre durée de trois mois. Est-ce que la présidence ou d'autres organes et habilités a déjà approché le parti Iprona pour mettre en place une autre CENI ah. Jusqu'à maintenant, euh, on n'a pas encore euh, demandé au parti Iprona de donner une personne euh, euh, qui va participer euh, dans la nouvelle équipe de la CENI. Et au niveau du parti Iprona, nous sommes prêts parce que nous devons contribuer pour effectivement que euh, les élections de 2010 soit libre et transparente. Une CENI au Burundi qui date de 2010, est déjà 8 ans. Est-ce que le Parti PRONA a déjà remarqué quelques défis auxquels la nouvelle CENI peut s'y pencher pour être un bon arbitre et Les membres de la CENI ils ont travaillé de leur mieux et parce qu'ils ont, ils ont de l'expérience technique, ils ont travaillé malgré les difficultés des hommes politiques. Ce que nous demandons au niveau du Parti PRONA, il faut que la nouvelle équipe vienne pour améliorer pour faire de mieux que l'équipe qui était en place depuis 2010 et de travailler pour que la, les hommes politiques burundaises participent dans les élections sans grogne. Et pour le parti, la CENI fait partie d'une des composantes de la problématique des élections. Le professeur Juvenal Ngoguanoussa, le président de ce parti, trouve que la mise en place d'une nouvelle équipe est l'une des questions qui doivent être débattues sur la table des négociations extérieures, sinon le problème de la CENI ne réside pas sur ses mandats. On l'écoute. Au parti MFC de l'Ontario-Gamero, nous considérons que le problème de la CENI n'est pas une question de mandat, mais de légitimité. La CENI est une des composantes de toute la problématique des élections, qui doit faire l'objet de dialogues, voire de négociations, et dans sa dynamique extérieure, pour plus d'inclusivité, et en tenant compte des acquis de l'accord d'Ausha en la matière. Nous analyserons particulièrement la question du retour des lecteurs qui ont été contraints à l'exil. Il sera également question d'un code de conduite régissant les élections, surtout sur le chapitre de l'accès aux médias des concurrents. La question de la FEMI viendra en dernier ressort. Sa composition mandat, le caractère permanent ou pas. Tout cela sera l'objet d'un consensus et négocié entre nous tous. Ça veut dire que le parti MRC attend le cinquième round de négociations à Arusha Le parti MRC attend un round de négociations qui aboutira à des conclusions, à des recommandations de nature à organiser des élections dans un climat apaisé et serein. Et si c'est le cas contraire, euh, que va être le comportement du parti MRC Le comportement du parti MRC est clair et sans équivoque. Nous, nous ne pouvons pas imaginer, envisager qu'une partie des négociations refuse de continuer le dialogue d'Arusha, alors que pour qu'il y ait des élections apaisées, ce n'est pas la force qui doit s'imposer, mais le dialogue. Donc je n'imagine pas uh, le, le cas où nos partenaires pourraient nous imposer leur euh, programme sans que nous soyons associés. Politique encore, le parti Saoïnafro-Debou s'engage à participer dans toutes les activités politiques du pays, y compris les prochaines élections de 2020. Cela a été dit par le nouveau président de ce parti après son élection ce dimanche par un Congrès national extraordinaire. Pierre Claver Nahimana précise que son parti est prêt à collaborer avec toute formation politique qui défend les valeurs démocratiques. Je vous propose de l'écouter. Après le travail qui vient d'être effectué par le congrès national extraordinaire du Parti saint afro debout à travers le congrès vient d'élire le président du parti, le vice-président du parti et le secrétaire général, nous avons mis en place... Euh, des orientations euh, générales sur lesquelles le euh, Congrès, plutôt le parti, va travailler pendant euh, ces cinq années qui vont venir. et Ces orientations, elles vont être euh, transformées dans un plan stratégique pour la redynamisation du parti, en vue de nous adapter à l'environnement politique et sociopolitique actuel qui est vraiment changeant. Euh, le Congrès aussi a pris euh, la décision que désormais en ce qui concerne toutes les activités politiques qui se, qui se passent dans le pays, à l'extérieur du pays, concernant le Burundi, à savoir notamment les réunions de concertation, les négociations, les réunions de dialogue, euh, les processus électoraux euh, qui se passeront dans le pays, que le parti doit absolument participer à ces activités. Donc, euh, que ce soit euh, les élections, Que ce soit les négociations, que ce soit les, les concertations, que le parti va y participer. Cela inclut bien entendu les élections de 2020 et bien d'autres événements qui pourraient être, politiques qui pourraient être organisés dans le pays. Euh, il est dit que euh, le Congrès euh, réaffirme encore une fois que le parti va continuer à collaborer avec toutes les organisations nationales et internationales politiques qui s'intéressent bien à la politique du pays et qui adhèrent à l'idéal démocratique dans le cadre de trouver des solutions aux problèmes euh, qui sont euh, dans le pays. Il 13h06 à Bujumbura. Le journal continue sur la radio Isanganilo. examiner Examinez l'état des lieux du protocole de la mise en œuvre du marché commun et la fédération des pays membres de l'EAC C'est entre autres les points qui seront étudiés dans le conseil sectoriel des ministres en charge de l'EAC qui se tient à Bujumbura du 10 au 14 juillet courant. C'est ce que vient d'annoncer la ministre bourrondaise des Affaires de l'EAC. C'était en marge de la présentation des réalisations de son ministère au courant du premier semestre 2018. On l'écoute. Dès le 10 juillet 2018 jusqu'au 14 juillet, le Burundi va abriter la 28e réunion du Conseil sectoriel des ministres des Affaires de la Communauté Est-Africaine et de la planification. Alors, conformément aux règles et procédures de la Communauté Est-Africaine, la réunion sous-examen se déroulera en trois niveaux de prise de décision. Premièrement, il y aura la session des experts du 10 au 12 juillet 2018. Deuxièmement, ça sera la réunion du comité de coordination composé par le secrétaire permanent en provenance de des six pays de la communauté est-africaine. Et troisième, c'est la session des ministres qui aura lieu le 14 juillet. Alors, parmi les points qui seront étudiés au cours de ce conseil sectoriel, figurent entre autres le rapport de l'État délié de la mise en œuvre des décisions antérieures des conseils des ministres de la communauté est-africaine. Deuxièmement, c'est l'État délié du processus d'intégration au sein de la communauté est-africaine de 2000-2017. Troisièmement, c'est le rapport cumulatif de réalisation de la communauté est-africaine de juillet 2017 à mars 2018 et a en fait c'est le temps de de la mise en œuvre du protocole pour la création du marché commun de la communauté est-africaine. Sous l'échiquier de la coopération, le, la ministre burundaise en charge des affaires euh, de l'EAC a organisé au courant du premier semestre de 2018 quatre réunions et a participé à 119 réunions organisées par les autres pays membres de la communauté. Sur la question de savoir pourquoi le Burundi a organisé peu de réunions comparativement aux autres pays de la communauté, la ministre Ndahayo Isabelle dit qu'il s'agit d'une avancée car, explique-t-elle, il y a quelques années, certains pays étaient réticents à venir au Burundi. Encore une fois, on l'écoute. C'est vrai qu'il y a peu de réunions par rapport aux autres réunions organisées au sein de la communauté est-africaine. Mais pour moi, je dis que c'était un pas déjà franchi. Parce que depuis l'an 2015, nous avons observé une situation où certains pays ne voulaient pas participer aux activités organisées ici au Burundi. Mais aujourd'hui, on a vu que tous les pays répondent à l'invitation pour pouvoir participer aux activités organisées au Burundi. Donc, ce n'est qu'un débit. C'est vrai qu'auparavant, c'était très peu. La fois passée, on était à zéro. Aujourd'hui, on est à quatre. Donc, nous pensons que ça va continuer à augmenter. Éducation. À présent, les étudiants de la faculté des sciences et de la santé au sein de l'université Paix et Réconciliation se plaignent que leur institut n'est pas encore agréé depuis l'année académique 2012-2013. Ils expliquent que cela leur empêche d'obtenir leur diplôme alors qu'il y a ceux qui ont terminé il y a deux ans. Ces étudiants demandent aux responsables de cet institut de trouver solution à ce problème car ils précisent qu'ils sont bloqués sur le sujet de chercher du travail. Le doyen de cet institut, Dr Bayaga Jean-Luc, dit que les plaintes de ses étudiants sont compréhensibles, mais souligne qu'ils doivent attendre car les dossiers d'agrément ont déjà été envoyés au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et que d'un moment à l'autre cet institut peut être agréé car ils sont dans la phase terminale. Parlant culture à présent, les 16 filles qui étaient récemment choisies pour représenter toutes les provinces du pays dans la compétition Miss Burundi 2018, viennent de démissionner de cette compétition. Dans une correspondance adressée à l'administrateur directeur général de la société Burundi Event, chargée de l'organisation de cet événement, ces filles s'inquiètent du fait que les promesses que que les promesses à l'endroit des gagnantes de cette compétition ne sont pas encore connues alors que la finale est proche. Dans un communiqué de presse de ce lundi, Amin el koseifi chef de la société Burundi Event, annonce le report de l'élection Miss Burundi 2018. Reportage de Gertrude Maunayot. Dans une correspondance du 6 juillet de cette année, adressée à l'administrateur-directeur général de la société Burundi Events, les 16 candidates finalistes montrent leurs inquiétudes liées au prix qu'aurait celle qui serait élue Miss Burundi 2018 les prix constitués d'une voiture et un terrain de 4 heures et des comptes bancaires pour celles qui seraient élues au titre de première et deuxième dauphine, dont le montant allait être dévoilé ultérieurement. Ces 16 candidats finalistes disent avoir constaté que le terrain de 4 heures annoncé en février dernier n'est toujours pas disponible et le montant des comptes bancaires ne sont toujours pas annoncés à 15 jours de la grande finale. D'autres promesses qui n'ont pas été honorées Jusqu'ici, comme le continue de le déplorer à travers cette correspondance, c'est la mise en place d'un site web qui devrait faciliter les votes à ligne du public et une campagne médiatique à travers les radios où les candidats allaient parler de leurs projets au public. Ces candidates disent également que lors d'une visite qu'elles ont effectuée dans les nouveaux bureaux de Burundi Events, beaucoup de questions ont été posées, mais elles n'ont pas eu de réponses convaincantes. La situation s'est empirée le 4 juillet de cette année, avec la démission de sept membres du comité d'organisation ainsi que deux coachs qui encadraient ces candidates. Elles disent qu'elles ont été beaucoup touchées par cette démission en tant que candidates finalistes d'une élection Miss Burundi qui perdait du jour au jour sa crédibilité. Tout ça a fait que les sept candidates finalistes de l'élection Miss Burundi 2018 prennent la décision de se retirer de cette phase finale de ce concours qui était initialement prévu le 21 juillet de cette année. Dans un communiqué de presse, Amine el Koseifi, administrateur directeur général de la société Burundi Events, annonce que l'élection Miss Burundi 2018 a été reportée pour une date qui n'a pas été précisée. Ils disent qu'ils ont décidé de marquer du temps pour repenser l'événement, prendre divers avis et commentaires, s'ouvrir à l'opinion et au conseil d'amis et partenaires avant de refondre complètement l'organisation de l'événement et organiser une élection fiable pour tous. Amine el Koseifi annonce que Annie Bernice Nkouze Miss Burundi 2017 garde la couronne jusqu'à la prochaine élection. Vous n'avez pas Izinganilo, vous ratez l'essentiel. Par la mine, à présent, la délivrance du permis d'exploitation industrielle exige 10 pour l'État sur les frais alloués aux travaux d'exploitation minière. Par le titulaire du titre minier, comme contenu dans l'article 107 du Code minier au Burundi du 15 octobre 2013, le propriétaire du sol n'a pas le droit de s'opposer à l'exploitation minière sur son sol. Cette loi minière prévoit également des impôts et taxes en faveur de l'État suivant les catégories de mines à exploiter. Et Compte tenu des catégories et la valeur des minerais, il est prévu que l'État perçoive la taxe ad valorem comme le stipule l'article 147 du Code minier au Burundi. Le taux de taxation est fixé à 4% pour les métaux de base comme le nickel et le zinc. Et la taxe sur les métaux précieux comme l'or et l'argent est de 5%, les pierres précieuses comme le diamant à 7% également. 2% pour les autres substances minérales. La taxe en pourcentage sur la valeur du minerai est exigible à la première transaction commerciale, portant sur une matière imposable ou à la sortie de cette matière des installations vers d'autres installations même appartenant au titulaire de la mine. Des sanctions sont également prévues à l'article 156 allant d'une amende de 10 millions à 20 millions en cas de falsification ou de modification de la convention minière, fournir des renseignements mensongers pour obtenir le titre minier, modification ou dépasser la délimitation du périmètre à exploiter et d'autres. L'article 151 du Code minier prévoit que suivant la valeur et la catégorie du minerai, les taxes sont fixées à 3% pour les métaux de base, 2% pour les métaux précieux, et les pierres précieuses 1,5% pour les autres substances minérales. Toutefois, le décret présidentiel du 22 septembre 2016 modifie les articles 146 et 151 du code minier. Il fixe la taxe ad valorem à 0,7% pour les pierres précieuses. Il précise également que la redevance annuelle ou superficielle. tient compte de la superficie de hectares. Le détenteur du sol ne s'oppose pas à l'exploitation minière, mais à droit aux indemnités. Merci Eline Bell. Mais avant de terminer ce journal, parlons sport. La formation de football Bel Air a remporté ce dimanche le trophée du championnat des enfants de moins de 15 ans, organisé chaque année par l'association Football Helps. Le championnat de basketball était à sa quatrième journée en fin de week-end dernier. Les formations Les Gazelles côté féminin et Jim Cana côté masculin ayant marqué beaucoup de points. Les détails avec Jean-Marie Vianney, Ngenda Kumana. C'est la formation Belle Eya qui a remporté ce dimanche le trophée du championnat des enfants de moins de 15 ans organisé chaque année par l'association Football Helps. C'est après avoir éliminé l'équipe israélienne sur le score de deux à Zéland. Football toujours, la formation Mamuru de la province de Chibitoki a battu un l'équipe de les éléphants de la province de Boubanza, dans un match de barrage allé joué ce samedi au stade de Urunani de Buganda. Le match retour est fixé demain mardi sur le terrain de football de la province de Boubanza. Le championnat national de basketball était à sa quatrième journée le week-end écoulé. Samedi, du côté féminin, c'est l'équipe B. -Costa qui a battu Aigre Noir sur le score de 87 à 37 points. Du côté masculin, c'est la formation Jimukana qui a corrigé la formation de Muzinga, 108 points, 673 points. Et l'équipe Urunani a été battue par Kernes, 70 points, 673 points. Points. Ce dimanche, le championnat a continué. Du côté féminin, la formation Urnani s'est inclinée face à la formation Les Gazelles. Et du côté masculin, l'équipe Les Hippos a été bâtie par Mutanga United 69.664. Tandis que l'équipe d'Odinamo Dynamo a dominé la formation New Star 92.671 points. Merci Jean-Marie Vianney. C'est par cet élément sportif que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.